Éditeur et éditeur de Radio bienvenue à l'édition de la mi-journée de ce lundi 7 novembre 2022. Voici d'abord les titres. Les anciens consommateurs de jus de gingembre saluent la décision de suspendre la commercialisation de ces produits. Avis contraire chez les commerçants qui trouvent que l'État fallait leur accorder un délai d'écouler ces produits. L'État de Monaco promet de supporter les frais pour les études universitaires de six enfants orphelins et vulnérables de la troisième promotion de l'école de référence de la FVS Amis des enfants de Matana. C'est lors des cérémonies de remise des certificats de fonds de poste fondamental à ce centre à La représentante légale de cette école demande aux bienfaiteurs de continuer à appuyer puisqu'il reste encore 57 autres plus démunis de, de cet établissement. Et comme tous les lundis, vous aurez droit à la deuxième partie Chronique Sport sur le, sur le métier d'entraîneur. La mise en onde est assurée par François Kimana et la présentation est avec Cornelia Mocho. De l'avenir page commerce pour débuter cette édition. Certains habitants de la province Kayanda qui consommaient ces derniers jours des jus de tangawizi, de tangawizi ou gingembre saluent la décision de suspendre la commercialisation de ces produits de l'autre côté. D'autres majorités commerçants voient qu'avant de prendre cette mesure, il fallait leur accorder un délai de vider des stocks afin qu'ils ne perdaient pas beaucoup et demandent au chargé du bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité des produits, de doubler de la vigilance sur la qualité des produits avant d'autoriser la fabrication et la commercialisation. Suivez-le. Selon moi, la décision a été prise activement. Premièrement, avant la prise de cette mesure, l'État pouvait accorder un délai pour Donner la chance aux commerçants de vider les stocks et surtout les commerçants qui avaient déjà fait leur approvisionnement de ces produits. Donc, c'est une perte pour eux. Je ne pense pas qu'il peut y avoir des conséquences néfastes sur la santé pendant cette période accordée. Car on n'avait jamais observé une personne qui souffre après la consommation. Plutôt, je pense qu'il y a d'autres raisons non avouées. Moi, je ne consommais pas cette boisson, mais si réellement ce jus contenait de l'alcool, alors qu'il y a certaines gens, selon leurs croyances, ne consomment pas de l'alcool, les producteurs ont m'a fait. C'est toujours bien de mettre en avant la vérité. Je voulais consommer Une seule fois, et ça m'a causé les maux de tête et j'ai cru qu'il y avait eu fermentation ou un ajout d'un autre produit qui n'est pas assez bon. Après avoir vu que ça me fait mal à la tête, j'ai stoppé d'en consommer. Je ne sais pas le cas des autres et je ne sais pas si c'est la boisson qui est mauvaise ou c'était mon état de santé. Moi, j'ai décidé tout simplement d'abandonner après avoir vu que ça me fait mal à la tête. Radio Isanganiro Chronique Sport Pour devenir un entraîneur de football, on doit bénéficier des formations relatives au métier d'entraîneur qui durent 60 heures pendant une année selon la catégorie de licence. Alain Olivier Nyungeko, président de l'Association des entraîneurs au Burundi, précise que ces formations sont dispensées par des instructeurs qui ont l'ancienneté dans le métier d'entraîneur. Marie-Claire Kazeneda. Pour obtenir la licence d'entraîneur, on doit bénéficier de la formation qui dure entre 60 heures et 360 heures selon la catégorie des licences. Propos de Alain Olivier Niungeko, président de l'Association des entraîneurs du Burundi. La formation, ça dépend des licences parce qu'avec la, la licence D, c'est 60 heures par an. Et la licence C, c'est 120 heures par an. C'est-à-dire que quand tu as commencé, il faut terminer les 120 heures. Il y a aussi la, la licence qui, je dirais, est envers le professionnel. La licence B, c'est 240 heures et puis la licence S, e, c'est presque toute une année, c'est 360 heures. Ces formations sont dispensées par les instructeurs qui ont l'ancienneté dans le métier d'entraîneur. Les formations sont dispensées par les formateurs. Il y a les formateurs qu'on appelle les instructeurs. C'est eux qui s'occupent de la formation. Ils ont étudié, ils ont été des coachs. Et après, ils finissent par être des formateurs, des, formateurs, des entraîneurs aussi. Mm -hmm. D'abord, pour entraîner un joueur, il faut voir le niveau du joueur. Il peut être du niveau cadet, du niveau junior, du niveau senior. C'est différent parce qu'avec les, les cadets, les juniors, tu peux commencer avec les fondamentaux du football. Selon ce président de l'association des entraîneurs au Burundi, pour entraîner une équipe de la première division, il faut avoir la licence C. Et quand tu as étudié, ce n'est pas que tu commences, tu, tu peux être un entraîneur sans avoir la licence, mais ce n'est qu'en approchant vers la fédération qu'il y a des exigences. Maintenant, on exige que la licence C, et si tu veux entraîner une équipe de la première division, il faut avoir une licence C. Sinon, la licence D, tu ne peux pas entraîner une équipe. Mais sinon, il y a l'amour que tu as du football, ce n'est pas parce qu'il y a ce qui étudié. Mais qui n'ont pas travaillé comme des entraîneurs. Ils ont étudié et puis ils ont laissé. Il y a aussi cet amour, il y a le courage que tu dois avoir et pour justement faire ce métier d'entraîneur. Alain Olivier Niungeko indique qu'un en entraîneur d'une équipe qui a validé le billet de participer dans les compétitions internationales doit être détenteur de la licence A. Isanganiro! Actualité internationale, avant de revenir à l'actualité locale, la COP 27 s'est ouverte dimanche en Égypte, au moment où les événements climatiques violents se multiplient à, à travers la planète, entre autres la sécheresse, l'inondation en Afrique, canicule et incendies à répétition en Europe. L'objectif de ce rendez-vous planétaire qui rassemble 200 pays est donc de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts durant cette COP africaine. Les pays du Sud et en particulier ceux du continent vont réclamer des dommages financiers pour faire face aux catastrophes. Deuxième jour de grève dimanche pour les pilotes de Kenya Airways. 56 avions sont restés cloués au sol et 12 000 passagers ont été affectés, selon la compagnie. 500 d'entre eux ont été logés dans des hôtels. Le syndicat des pilotes maintient la grève tant que leurs revendications ne seront pas entendues et ils ont prévenu que le public devrait s'attendre à ce que les annulations de vol se poursuivent Ils exigent entre autres le retour de la contribution de la compagnie à leur fonds de pension suspendu au début de la pandémie de COVID-19. Ouf de soulagement pour euh, six orphelins et vulnéra vulnérables de la troisième promotion de l'école de référence de la FVS Amis des enfants de Matana, dont tous les frais de pour les études universitaires seront supportés par euh, l'état de Monaco. Cela a été dit ce dimanche à Matana par Hospèce Nihangadza, représentante légale de cette école. C'était lors des cérémonies de remise de certificats de fonds du poste fondamental. L'oreille Hospèce Nihangadza demande aux bienfaiteurs de continuer à appuyer dans la scolarisation de 67 autres plus démunis de cet établissement. À cette occasion, l'État provincial de l'enseignement à Boulouli appelle à d'autres écoles à prendre l'exemple de l'école maternelle. Sénat comme référence suite à son taux de réussite de 100% dans les évaluations nationales. Le point avec Zenon Zabimane. Au cours de ces cérémonies de remise des certificats de fin du poste fondamental à l'école de référence de la FVS Amis des Enfants de Matana, Jovite Nihilaniwagira, qui a représenté six orphelins et enfants vulnérables sur le total de 60 élèves certifiés dans les sections de biochimie et sciences de la terre, maths physique et économique, a d'abord salué l'initiative de la FVS Amis des Enfants qui a supporté les frais scolaires pour cette catégorie d'enfants depuis la septième année. Elle a souligné également qu'ils étaient désespérés faute de frais scolaires mais qu'ils ont eu la chance de rencontrer de bons parents. Jovi Tenhila Nibagila a profité de l'occasion pour demander aux Amis charitables en général et à la FVS Amis des Enfants en particulier à continuer à les appuyer pour qu'ils puissent continuer l'enseignement supérieur. Dans son discours, Spéci Nihangaza, représentante légale de cette école, a rappelé que l'excellence et l'intégrité en préparant les leaders de demain restaient toujours l'objectif de la FVS dans le but de contribuer au développement du pays. Spéci Nihangaza a fait savoir que l'État de Monaco a déjà promis de supporter les frais pour les études supérieures de six enfants, de six enfants orphelins et vulnérables Lauréat de la troisième promotion appelée Les Intègres, dont les frais scolaires étaient supportés par la FVS, amis des enfants. Il a souligné que pour la médecine, l'État de Monaco supportera les frais pendant 6 ans de formation et 3 ans pour le baccalauréat. Spécini en Gaza a en outre demandé à tous les certifiés d'aller de l'avant et surtout d'être responsable pour qu'ils puissent à leur tour contribuer au développement du pays et aux bienfaiteurs de continuer à appuyer pour l'éducation des enfants vulnérables. Antoine nensabi directeur professeur de l'enseignement à Bourouli, A ah, quant à lui appelé d'autres écoles de la province de Brully à prendre l'exemple de l'école de référence de la FVS Domatana, qui affiche toujours taux de réussite de 100% dans les évaluations nationales. Vous saurez que l'école de référence de Matana compte aujourd'hui 519 élèves dont 57 orphelins et vulnérables et dont les frais scolaires sont payés par la FVS amis des enfants, c'est-à-dire 960 000 francs pour par par trimestre et par élève. Une école qui a ouvert ses portes en 2014 avec 60 élèves. C'est le premier responsable de cette école. Dopi Buruli, Zenon Zambimana pour la radio, Isanganiro. Merci Zenon Zambimana. Rendons-nous à Kayanza avant de mettre fin à cette édition sadonnée à la prostitution peut résulter de différentes violences ou conditions difficiles vécues par la victime, dont les violences basées sur le genre. Celles qui font cette pratique au chef-lieu des provinces no Kayanza, Ngodi, expliquent avoir manqué du soutien dans leurs familles respectives. Et à part ces raisons, la psychologue Akeline Chimilman ajoute la négligence des parents dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue régionale. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette revue de presse régionale. 19 personnes sont mortes dans un accident d'avion sur le lac Victoria, rapporte le journal Mwana Inchi. Le premier ministre Kassim Majaliwa a annoncé le décès le soir de ce dimanche après son arrivée sur les lieux de l'accident. Il s'est produit le matin du même jour en raison de l'échec de l'atterrissage de l'avion à l'aéroport de Bukoba, région de Kagera, et de sa chute dans le lac Victoria qui se trouve à proximité de l'aéroport. Hélas, 26 passagers ont été sauvés de l'accident d'avion dans le lac Victoria. Le chef régional de Kagera, Albert Chalamia, a déclaré que 26 des 43 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion Precision Air, qui s'est écrasé dans le lac Victoria, à Bukoba, dans la région de Kagera, ont été secourues. Félix Chisekedi ne s'est pas présenté à la COP27 suite à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, écrit le journal Actualité.cd. La 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU, COP27, s'est ouverte dimanche à Charmenche, en Égypte. Plus de 110 chefs d'État et de gouvernement sont attendus et doivent s'exprimer ce lundi et mardi devant les délégués. Côté congolais, Félix Tshisekedi ne sera pas présent, selon les informations de Actualité.cd. Il est représenté par Jean-Michel Samalou le premier ministre congolais. Le président de la République suit particulièrement l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC marquée par l'avancée du M23. Le Soudan et le Sud-Soudan s'accordent sur le tracé de la frontière d'Abbaye, rapportait le journal The East African. Le Soudan et le Soudan du Sud sont enfin sur le point de parvenir à un accord sur le statut final d'Abbaye, la région disputée, riche en pétrole à la frontière entre les deux pays. Une réunion d'une semaine de deux comités à Khartoum la semaine dernière, a abouti à un rapport intérimaire qui constituera la base du statut final d'Abi, une région qui est restée indéterminée pendant 17 ans, depuis la signature de l'accord de paix global de 2005. Selon le même journal, les comités dirigés par le Conseil souverain du Soudan, Mohamed Hamdan Dagalo, et le Conseil à la Sécurité du Soudan Sud, tout Gatluak Manim, se sont mis d'accord sur sept domaines qui détermineront la question d'Abbaye, dont le statut incertain a entraîné des années de conflit entre l'Ongok d'Inka du Soudan Sud et l'émissariat du Soudan. Selon Dafalar Al-Haj Ali, sous-secrétaire au ministère soudanais des Affaires étrangères, les deux parties fourniront dans un premier temps des services aux citoyens formeront une équipe pour fournir une aide humanitaire et travailleront sur une solution à long terme par le dialogue. Alcool illicite, le fléau silencieux qui afflige Karimo Jong, titre le journal de Daily Monitor. Dans chaque recoin, il y a des fournaises parsemées, des braises incandescentes qui illuminent le ciel la nuit alors que de l'alcool illicite est brassé. Cet alcool est ensuite transporté par des matatus et camions vers différentes destinations. L'un des plus grands destinataires de cet alcool illicite de la ceinture sucrière est Karamoja. Déjà frappé par les niveaux les plus élevés de pauvreté object, de famine récurrentes, de combats de clans intestins et de vols de bétail, transformant la sous-région en un vortex de turbulence, la commercialisation de cette boisson constitue une nouvelle menace. L'Ouganda a enregistré en 2004 la consommation annuelle d'alcool la plus élevée au monde, avec 19,47 litres d'alcool pur consommés par habitant chez les personnes âgées de 15 ans et plus, en plus d'une consommation non enregistrée estimée à 10,7 litres d'alcool pur par an et par adulte. Et ainsi s'achève cette revue de presse régionale. À la co-présentation, vous étiez avec Vestine Boutoui et. Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Isanganil. Actualité régionale.